Chapitre 5. La bouteille verte. Le tournoi commence en début d'après-midi et des centaines de personnes sont là pour y assister. Le roi Gormont, la reine et Iseu sont assis au premier rang. Iseu est très inquiète. Tristan et le Sénéchal portent des armures très lourdes. Le Sénéchal a un cheval noir et Tristan un cheval blanc. Le Sénéchal se bat courageusement parce qu'il veut absolument épouser Iseu. Mais à la fin, Tristan le tue. « Vive Tristan !» applaudit le peuple. « Vive Tristan !» Tristan peut alors emmener Iseu au roi Marc. La reine aime sa fille et elle veut son bonheur. Pour être heureuse, Iseu doit tomber amoureuse du roi Marc, pense-t-elle. Je vais préparer un filtre d'amour très puissant. Après avoir bu ce filtre, ils s'aimeront pour toujours. Elle va dans son jardin et ramasse des herbes magiques. Puis, elle se rend dans sa chambre secrète pour préparer le filtre. Lorsqu'il est prêt, elle appelle Brangaine, la dame de compagnie et amie d'Iseu. « Écoute-moi attentivement, Brangaine, » dit la reine. « Tu iras avec Ise en Cornouaille. Le navire part demain. »« Oui, ma reine, » dit Brangaine, « je suis heureuse de partir avec Ise. »« Le jour du mariage, tu dois donner cette bouteille verte à Ise et au roi Marc. Dis-leur de boire cet excellent vin. C'est un cadeau porte-bonheur de ma part. Souviens-toi, Brangaine. » Ils doivent boire tous les deux. C'est le filtre d'amour le plus puissant du monde. Après l'avoir bu, leur amour sera immense et éternel. As-tu compris ?« Oui, ma reine !» dit Brangaine. Elle quitte la chambre de la reine avec la bouteille verte dans les mains. Le lendemain, le navire de Tristan quitte l'Irlande pour la cornouaille. Le voyage en mer dure plusieurs jours. Il y a une tempête et Ise reste dans sa cabine toute la journée. Elle est un peu triste parce qu'elle pense à sa mère et à son père. Tristan va la voir et il lui raconte l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Ise aime écouter ces histoires. À cause de la tempête, Brangaine est malade et il reste dans son lit. Un soir, Tristan et Ise jouent du lutte et chantent. Tristan a soif. « As-tu quelque chose à boire » demande-t-il à Iseu. « Brangaine a apporté cette bouteille de vin, » répond la jeune fille, et elle lui montre une bouteille verte sur une étagère. « Tu en veux ?»« <rire> Oui, » dit Tristan. Iseu prend deux coupes en or et ils boivent le vin ensemble. Ils ne savent pas que c'est le filtre d'amour de la reine. Maintenant, la bouteille verte est presque vide. Tristan et Iseu Ils parlent et rit ensemble, mais bientôt, quelque chose d'étrange leur arrive. Ils se regardent dans les yeux et ils tombent amoureux. Le soir, la mère se calme et Brangaine se sent mieux. Elle va dans la cabine d'Iseu et voit immédiatement la bouteille vide et les deux coupes d'or. Mais Brangaine ne dit rien à Tristan et Iseu. « C'est terrible » pense-t-elle. « Ils ont bu le filtre tous les deux !» Ils seront malheureux jusqu'à leur mort, mais ils ne doivent jamais connaître la vérité. Oh pourquoi est-ce arrivé pendant la nuit? Branen prend la bouteille vide et la jette à la mer le lendemain matin. Tristan va voir Ieu iseu dit tristan il m'est arrivé quelque chose d'étrange cette nuit. Je crois que je suis amoureux de toi. Ieu lui sourit et dit. Il m'est arrivé la même chose. Moi aussi, je suis amoureuse de toi. » Il se regarde et s'embrasse. « Notre amour est impossible, Tristan. Je dois épouser le roi Marc. »« Oui, je sais, » dit Tristan, les larmes aux yeux. « Le roi Marc est mon oncle, et je l'aime comme mon propre père. Mais je t'aime plus que tout au monde, ma douce Iseu. »« Nous devons profiter de ces quelques jours ensemble, » dit Iseu. « Oui, dit Tristan. Après notre arrivée en Cornouaille, notre bonheur finira, mais pas notre amour. »« Non, notre amour ne finira jamais, dit Iseu. Jamais, dit Tristan. »